Activité 11 Auberge de jeunesse d'Annecy, bonjour. Bonjour. Je vous téléphone parce que je cherche l'auberge. Je suis perdue. Où êtes-vous? Je suis près de la rivière. Place au bois. Place au bois. Vous voyez le lac? Euh, oui, le lac est à ma gauche. Bien, vous allez vers la gauche et vous prenez la rue des Marquisas. Je prends la rue des Marquisas. À l'hôtel de police, vous tournez à droite et vous montez l'avenue de Trés h o m m e Hôtel de police, je monte l'avenue de Trés h o m m e Ensuite, vous prenez la première à gauche, boulevard de la Corniche. Puis, vous prenez à droite. Le chemin du Belvédère. Oh là là Gauche puis droite. Ce n'est pas loin. Vous êtes à un petit kilomètre. L'auberge se trouve route du Semnose, sur la gauche. Bon, j'arrive.